Nous sommes samedi le 5 juin 2021. Bienvenue à ce journal et édition de la mi-journée. Donc voici d'abord le sommaire. Les membres du parti prona qui se disent de l'opposition crient toujours à la réunification de ce parti. La correspondance de ces derniers lance un appel vibrant au président de ce parti de conduire un processus exclusif de renouvellement des organes de ce parti. Vous l'entendrez dans ce journal. La commission vérité réconciliation indique qu'il est difficile de connaître les vraies victimes de 1972 en province Moyinga. Le président de cette commission indique que les ressortissants de Moyinga ont été conduits dans les provinces d'Ongozi et Gitega pour y être tués. Et au niveau des eaux du lac Tanganyika ont déjà reculé à 6 cm, indique l'environnementaliste environnement, Bernard Sindaieboura, qui lance un appel au pouvoir public de ne plus attribuer des parcelles dans le littoral du lac Tanganyika pour éviter des catastrophes. Inosha Saïbonimana assure la mise en onde. Ouvrant ce journal par la page Environnement, le niveau des eaux du lac Tanganyika a baissé jusqu'à 6 cm d'après le professeur Bernard Ndahibura, expert et environnementaliste. Il signale que la montée du niveau des eaux du lac Tanganyika jusqu'à 90% s'observe souvent. Au mois de mai, il tranquillise la population et demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour bannir les constructions anarchiques. Suivez le professeur Bernas Nehiboura au micro de Jean-Marie Mayonc. Environ 90% du maximum des niveaux de lac s'observent au mois de mai. Et c'est pour cela qu'on a observé donc son maximum. C'était le 14 mai 2021 où on a enregistré une cote qui était estimée à 776,58. J'ai mesuré avant-hier donc sur g le 3 mai. Donc le, le lac avait baissé de, de, de 6 cm. Mm. Donc et, et il était au niveau de 776,52. D'après donc les mesures que j'ai pu effectuer donc l'année passée, j'ai pu calculer ce que moi j'appelle les vapeaux de transpiration journalière qui correspond au niveau de la baisse. Dans une période 16 jours, c'était du 5 mai 2020 au 27 août 2020, on a enregistré une baisse de 42 cm, c'est-à-dire que le lac que va absolument donc baisser. Bien sûr, cette baisse correspond aussi. Si on enregistre une forte chaleur, on va enregistrer aussi une forte baisse. Mais je tiens aussi à vous informer que, d'après les données que j'ai pu avoir, compte tenu de, de la crise de, de 60 et 64, donc le lac Tanganyika restait là à un niveau élevé, c'est-à-dire qu'il dépasse 775 m jusqu'en 2027 pour rejoindre son niveau normal vers 2028. Donc, Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, le lac va, va baisser d'après mes analyses. Donc, les gens ne doivent pas s'inquiéter. C'est un phénomène qui est naturel pour les décideurs, pour les scientifiques même pour les habitants qui vivent à la côte du niveau du lac Tanganyika. Donc, nous avons perdu énormément. Je pense qu'il faut désormais prendre une côte d'arrêt en dessous de laquelle il nous faudra désormais construire donc, pour éviter les pertes en cas de la montée. Parce que je pense que ces phénomènes, donc, on va observer ce même phénomène après une grande période. Donc, pour éviter les pertes énormes. Il faut prendre des mesures qui s'imposent. Poursuivons ce journal par la page « Justice transitionnelle, impossible de connaître le nombre de victimes de la crise de 1972 à Mouyinga à partir des restes exhumés des différentes fausses communes. » Pierre Claver Daïcharié, président de la commission Vérité et Réconciliation, fait savoir que les enquêtes menées dans cette province prouvent que beaucoup de gens ont été conduits à Ngozi et à Gitega pour y être tués, tandis que d'autres étaient jetés dans la rouvoubou ou dévoré par des animaux sauvages. Et il indique également que le rôle de la CVR est de mettre en évidence une vérité libératrice et contribuant à la guérison des mémoires, n'est-ce pas, Pierre claver Baronti. Environ 500 restes des victimes de la crise de 1972 ont été exhumés des différentes fosses communes de la province de Muinga, un nombre de loin inférieur, si l'on en croit Pierre Clavel Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation, qui fait savoir que certaines victimes étaient conduites en Gozi ou à Gitega, tandis que d'autres étaient jetées dans la Rouvoubou ou tout simplement dévorées par des animaux sauvages. La plupart des victimes ont été dévoré par les animaux sauvages. Pour le cas de Muyinga, il faudra noter que les victimes arrêtées Les victimes tuées. Il y en a qu'on a conduit en Gozi, d'après les informations des témoins. Il y en a qu'on a conduit vers Gitega. L'action de la CVR n'étant pas toujours comprise, Naïch Aliyeh explique que le rôle de cette commission est de mettre en évidence la vérité qui guérit les âmes. La vérité de ce qui s'est passé pendant ces différentes crises, c'est une vérité qui doit être inclusive et qui doit être libératrice et surtout contribuer à la guérison des mémoires blagues. Parce qu'on ne peut pas bâtir la paix tout en marchant sur les forces communes. Il indique par ailleurs que d'autres enquêtes se poursuivront pour clarifier ce qui s'est passé dans d'autres crises qu'a connu le Burundi. Pierre Claver Barundi, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi, une courte pause. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'étonne de voir le gouvernement constater des irrégularités dans ce secteur aujourd'hui, alors qu'il est représenté dans toutes les sociétés minières au Burundi. Gabriel Ussiri, président de cette organisation, donne l'exemple de Rainbow, accusé de ne pas verser les redevances dans les caisses de l'État alors qu'elle passe six ans d'exploitation. Il trouve que l'État devrait organiser des états généraux sur les questions économiques, y compris les contraintes minières, Suivez Gabriel Sidi, patron de l'Horicombe. Premièrement, et à son passage sur euh, la convention d'exploitation minière d'Ogakara, euh, dans cette convention, il est clair que les deux parties doivent être au courant ce qui se passe à travers un organe qui devait être opérationnel en déjà 30 jours de la signature de la dite convention. Cet organe que je fais à Résion, c'est l'Assemblée générale Qui décide et qui donne des orientations en matière d'exploitation minière des terres rares de Gakara. Dans cette convention que je viens de citer, le gouvernement du Burundi détient 10% des actions. Les Burundais détiennent 39% des actions. Et la société internationale, Leombo détient 50% des actions. Pour Olicom, il est vraiment incompréhensible d'entendre que le gouvernement du Burundi. Depuis le 27 mars 2015, à ce jour, ça fait six ans qui n'était pas au courant de ce qui se passe dans la dite société. Alors qu'il est représenté au plus haut niveau de cette société mixte. Qu'est-ce qui a fait que pendant plus de six ans, il n'y a pas eu de contrôle Donc pour Olicom, il y a un grand problème en matière de, de gestion, il est anormal. De voir que cette convention n'aurait pas été suivie à l'arrêt alors que le gouvernement est dans cette société. L'année passée, le euh, gouvernement du Burundi avait mis dans l'objet général de l'État euh, plus de 7 milliards de non-francs en provenance du secteur minier. Mais pour l'exercice budgétaire qui va commencer bientôt, le gouvernement du Burundi a mis seulement 3 milliards, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 milliards d'au moins. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des États généraux sur ces questions, en fait, de trouver des solutions durables. Parce que nous voyons que toutes les solutions qui ont été trouvées, ce sont des solutions inadéquates. Gabriel Roussiri joint au téléphone par l'INIBEL Nivigi, la page société, les femmes qui cuisinaient pour les pêcheurs à dans le jargon des pêcheurs à la plage de pêche de se lamentent que les microcrédits leur destinés pour leur auto développement ont été détournés. Ils accusent leurs représentantes d'être partis s'installer en Tanzanie. Important avec elle tout l'argent destiné à la coopérative de ces femmes ex-cuisinières à la plage de pêche Dorumongue, Maître Prime Mbaroukeye, président et représentant légal de l'ONCT, où est ton frère qui a négocié son financement, dit ne pas être au courant de cette situation. Il rassure que si tel est le cas, cette organisation est outillée pour rapatrier cet argent. Le détail avec Jean-Pierre Messago. Certains parmi les ex-cuisinières des pêcheurs appelés Abapichi dans le jargon des pêcheurs sur la plage de pêche de Rumongue disent vivre dans de très mauvaises conditions après la suspension de cette activité sur tout le territoire burundais. Celles qui se sont exprimées disent être obligées de replonger dans la mendicité si elle manque des draps à broder ou encore de l'opin de terre à cultiver et pourtant l'argent leur destiné pour financer des micro-projets a été rendu disponible avec la plaidoirie de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale au NLCT. Où est ton frère Selon leur dire, cet argent aurait disparu dans les poches de la représentante de la coopérative Niagachiro de Rumonge, qui serait aussitôt partie s'installer en Tanzanie avec toute sa famille il y a de cela plus d'une année. Maître Prime Mbaroukeye, président et représentant légal de cet observatoire, reconnaît que son financement a été rendu disponible, notamment pour ses femmes ex-cuisinières des pêcheurs à la plage de Il indique cependant ne pas être au courant d'un probable détournement de l'argent destiné à la coopérative Nihagachiro-Dormongue. Si tel est le cas, cet observatoire a mis en place des mécanismes pour la sécurité de cet argent. Dimitri prime Mbaroukeye qui précise que Magara et kitaza de telle Coopérative coopératives Nihagachiro fonctionnent normalement et ont remarqué révolutionner la vie socio-économique de ces ex-cuisinières des pêcheurs. Jean-Pierre Misago, depuis Roumongé, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour tous ces détails de Roumongé. Rendons-nous à Kayanza, où le taux des enfants malnutris en province de Kayanza a diminué à de 65% à 60% depuis le début de l'an 2020. 2020 jusqu'au mois de mars, c'est l'année en cours. Tchonguera Célestin, médecin-directeur provincial à Kayanza, fait savoir que ce taux continuera à diminuer, surtout que dans des sensibilisations auprès de la population sur une alimentation équilibrée propre à l'enfant. Selon son âge, Ils sont en train d'être menés. détails avec Patrick Zegionva l'un des indices qui montre que le taux des enfants malnutris en province Kayanza tend à diminuer et que selon Chongela Celeste, médecin directeur provincial à Kayanza, les districts sanitaires n'accueillent guère des enfants malnutris comme c'était le cas les années antérieures. Les données chiffrées fournies par l'avsi en sigle, l'un des partenaires techniques et financiers qui oeuvrent pour la lutte contre la malnutrition en province Kayanza, montrent que sur 29 enfants malnutris ici des communes Kayanza, Katara, Kahombo, Matongo et Kabarole en avril de 546 avait déjà guéri en mars l'année encore Au niveau de la Direction Provinciale de Santé à Kayanza, l'on affirme qu'il s'observe des camps de malnutrition dans certaines familles. jean la Célestine, directeur provincial, indique que la principale cause de ce problème est l'ignorance chez certains parents vis-à-vis d'une alimentation équilibrée propre à l'enfant selon son âge. Pourtant, cette autorité provinciale du Domaine de Santé à Kayanza indique que cette question trouvera solution les jours à venir, surtout avec les différentes sensibilisations menées auprès de la population par ce secteur de santé. Conjointement avec les agents communautaires de santé et les femmes dénommées Maman Lumière dans la communauté, sur une bonne préparation d'une alimentation équilibrée. Venusinduweiman, conseiller du gouverneur en charge du développement à Kayanza, demande à la population de doter chaque ménage d'un jardin potager et des arbres fruitiers et ce, selon lui, pour que ces derniers puissent intervenir en ce qui est d'une alimentation équilibrée en famille. Depuis Kayanza, Patrick Zegnyu va pour la radio Sanganilo. Merci à Patrick va pour tous ces détails. Rendons-nous à Makamba. Pour parler justice, où quatre personnes sont locataires du cachot de, du commissariat communal de Kibago. Depuis ce vendredi, les trois parmi celles-là sont de la colline Murambi, commune Kibago, présumée auteur d'une extorsion faite à un certain jeune victime de ce dédi en province en provenance de la Tanzanie. La police indique avoir tenu en considération les renseignements de ce dernier et a saisi également 90 000 Chilins tanzaniens. Et un téléphone chez ses appréhendés le dossier de flagrant son cours. Informe les sources policières à Kimago, les, la quatrième de la colline Jimbi, âgée de 41 ans, la police ayant saisi chez elle les 24 valises un très frauduleusement euh, de la Tanzanie. Le parti PRONA qui se dit de l'opposition demande au président de ce parti reconnu de revenir sur sa décision de rassembler les Ghana et de conduire un processus inclusif de renouvellement des organes de ce parti dans une correspondance adressée. Uh, Abel Gachati, président de l'UPRONA le 2 courant c'est uh, Dacigana de l'opposition reconnaît le salut de ce parti dans le rassemblement de son côté, l'UPRONA conduit par le député Gachati a promis à la rédaction de la radio de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi, merci à Ino Saïmon pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndiko Bonne suite de programme sur Sanganito. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. L'huile de palme, une denrée rare et chère sur les différents marchés de la capitale économique Bujumbura, constate Burundi Eco, qui précise que le prix de ce produit de première nécessité a augmenté de façon exponentielle, plus de 60% en moins d'un mois. Selon Festus Chiza, représentant l'égal de l'Association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi à Propabu, Interrogé par son confrère, environ 13 hectares de palmeraies ont été inondés à Dama suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Il explique toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire que les racines des palmiers à huile ne résistant pas longtemps à l'eau, tous ces palmiers n'auront pas de productivité. De son côté, Augustin Kabaragasa, directeur général de l'Office de l'huile de palme OHP, précise que les principales raisons de cette pénurie sont entre autres la saison qui n'est pas propice à une grande productivité de l'huile de palme. Une autre raison évoquée est la multiplicité des dérivés de l'huile de palme. Et comme le précise Kabaragasa, toujours dans Burundi Eco, sur plus de 4 tonnes produites au cours du troisième trimestre, 38,26% ont été vendues aux grandes entreprises comme Savonor, qui achète à des prix intéressants, surtout pour les producteurs de grandes quantités. Cette autorité explique toujours dans les colonnes de Burundi-Eco que l'huile vendue à ces entreprises est utilisée pour fabriquer d'autres dérivés de l'huile de palme et la faible quantité d'huile qui n'est pas transformée en d'autres produits retourne sur le marché à un prix élevé, inabordable pour la grande majorité de la population. Et cela fait que la quantité restante ne satisfait pas la demande, explique toujours cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques. Les technologies de l'information et de la communication TIC freinent l'apprentissage de l'orthographe du français. C'est indigne la voix de l'enseignant, bien qu'elle présente des avantages dans la communication et surtout dans le domaine de la recherche. Des enseignants du secondaire et des universités affirment que le TI les TIC rendent fainéants les apprenants. Ils ne veulent plus prendre notes en classe, dictées par l'enseignant. Et au secondaire, fait remarquer ce journal, les élèves préfèrent écrire eux-mêmes au tableau et au supérieur. Les étudiants optent pour l'achat des syllabus des enseignants ou font recours à des photocopies des notes. Un enseignant de l'université demande à ses collègues du secondaire d'essayer de parler français pendant les cours et d'obliger la prise de notes par dictée dès la septième jusqu'à la fin des humanités. Ils arriveraient à l'université avec un bagage suffisant pour pouvoir prendre note, conclut-il, toujours dans la voix de l'enseignant. Revue de la presse La Roussisi se retire, l'espoir renaît, mais nuance le journal Iwachu qui écrit aussi que l'eau retrouve peu à peu son lit et que certains habitants essaient de réhabiliter leur maison dans l'espoir de se réinstaller d'ici peu. Un sinistré des inondations à Kininya 1, en zone Gatumba, plaide pour des travaux d'urgence pour maîtriser la Roussisi notamment le curage et la construction des digues, rapporte son confrère. Des craintes aussi s'alarment un sinistre interrogé par cet hebdomadaire. En effet, explique-t-il, dans cette partie récemment inondée, la situation hygiénique est précaire. Les eaux ont aussi détruit des toilettes, certaines ont débordé. Aujourd'hui, avec le retrait progressif de l'eau, l'endroit devient irrespirable. Une odeur pestilentielle s'en dégage. Des asticots, des mouches grouillent un peu partout. Il propose une campagne de pulvérisation. Cet homme signale à notre, toujours dans Iwachu, un risque de menace sécuritaire, expliquant que nombre de personnes ont vu leur champs de riz, de haricots endommagés, et certains ne vont pas accepter de mourir de faim, prévient-il dans les colonnes de l'hebdomadaire wachou qui précise que 2 2226 226 ménages de Gatumba ont été touchés par les dernières inondations, selon les données officielles. Les activités de construction du poste frontalier de surveillance de Mugina, en commune Mavanda de la province Makamba, vont bon train, rapporte l'agence burundaise de presse ABP. Un budget de 79 millions de francs burundais est prévu pour terminer la construction des bâtiments et l'installation des mobiliers, précise l'ABP, soulignant que les dispositifs de lavage des mains sur ce centre de dépistage des personnes entrant et sortant du Burundi sont déjà installés. Enfin, ce quotidien rappelle que la mise en place de ces infrastructures permettra la réouverture de la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, qui a été fermée au début du mois de janvier 2021. Et c'est la fin de cette revue de presse, préparée et présentée par Jean Boscondo Imana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse